La deuxième lettre de Pierre. Chapitre 1 De la part de Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, ont reçu une foi aussi précieuse que la nôtre, que la grâce et la paix vous soient données avec abondance par la connaissance que vous avez de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu en nous faisant connaître celui qui nous a appelés à participer à sa propre gloire et à sa bonté. C'est ainsi qu'il nous a accordé de précieuses et très grandes promesses afin qu'en recevant ce qu'il a promis, vous puissiez échapper au désir destructeur qui règne dans le monde et participer à la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite et à votre bonne conduite, la connaissance. Efforcez-vous aussi d'ajouter à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, et à la patience l'attachement à Dieu. Enfin, à l'attachement à Dieu, ajoutez l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle, l'amour. Telles sont les qualités que vous devez posséder, et si vous les avez en abondance, Elles vous rendront actifs et efficaces dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas a la vue si courte qu'il est comme un aveugle. Il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frère, efforcez-vous d'autant plus de vous attacher solidement à l'appel que Dieu vous a adressé et au choix qu'il a fait de vous. Car si vous agissez de cette façon, vous ne tomberez jamais dans le mal. C'est ainsi que vous sera largement accordé le droit d'entrer dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vous rappellerai toujours ces choses, bien que vous les connaissiez déjà et que vous soyez fermement établi dans la vérité que vous avez reçue. Mais j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels tant que je suis encore en vie, car je sais que je vais bientôt quitter ce corps mortel comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a révélé. Je ferai donc tout mon possible pour vous donner les moyens de vous rappeler toujours ces choses après ma mort. » En effet, nous ne nous sommes pas appuyés sur des légendes habilement imaginées pour vous faire connaître la venue puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu sa grandeur de nos propres yeux. Nous étions présents au moment où il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, lorsque la gloire suprême lui fit entendre la voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mets toute ma joie. Nous avons entendu nous-mêmes cette voix qui venait du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte. Ainsi, nous sommes d'autant plus sûrs du message annoncé par les prophètes. Vous ferez bien d'y prêter attention, car il est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin illumine vos cœurs. Avant tout, sachez bien ceci. Personne ne peut expliquer de lui-même une prophétie contenue dans l'Écriture, car aucune prophétie n'est jamais venue de la seule volonté d'un homme, mais c'est parce que le Saint-Esprit les guidait que des hommes ont parlé de la part de Dieu.